Ma foi dans le prophète. Le prophète le mal est un exemple, créé à partir de l'argile et n'a pas été créé à partir de lumière, mais il a honoré la création sur Dieu Tout-Puissant.